Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir à travers la UDO, la plus grande station de tout le nord de Sinaloa. La 820 AM, la radio qui propage la joie, l'éducation et qui promote aussi la culture. L'année dernière, je veux dire décembre 2009, nous avons voulu la finir avec sur un temps de paix. De joie, de tranquillité, d'amour, de passion. Nous avons choisi pour vous un joueur de s a x qui nous a c h a r m é avec des mélodies les plus connues et surtout module à sa façon les thèmes les plus appréciés du monde de la chanson. Et comme promis, je vais ouvrir encore l'an 2010 avec lui. Surtout, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, j'ai reçu beaucoup de correspondances pour me demander où est-ce que j'ai trouvé ce monsieur, comment il s'appelle, d'où vient-il et tout ça. Mais ce soir, on ne va pas s'attarder sur ces questions.、Euh, ça me ferait vraiment plaisir de vous dire, si vous me contactez, là où le trouver, sur quel site, etc. On va continuer. Festroyer <rire> quoi qu'il soit, enfin, on a déjà passé les fêtes de, de, de, de fin d'année le 1er janvier et je sais qu'au Mexique on va festroyer jusqu'au jusqu 6, 6 janvier, c'est bien ça? Bon, d'accord, donc et <rire> je dois vous dire que ça a été、euh, vraiment agréable les fêtes de fin d'année pour moi ici à Mochis. Euh, après avoir tant bu, tant mangé, je dis vrai, oui, j'en suis sûr. J'ai pris quelques livres. Bon, je, je sais pas, q u a n d je n'ai pas, pas pris mon poids depuis. Il faudra me mettre en diète. <rire> enfin, j e d o i s contrôler maintenant et pendant toute la semaine ma bouche. Car il faut bien faire attention à la tentation forte d'être à cause du bon pour s o l e i du m e n u d o a u d'être à m a l e i s e etc. Vous savez tous et bien de quoi je parle.、Hein? On a festoyé, on a mangé, on a bu. Maintenant, c'est le temps de la diète. Durant les fêtes de fin d'année, on ne se contrôle pas. Vrai ou faux? Et pour apaiser la fureur des flots, Je commencerai ce programme avec une musique très douce. Car maintenant, ah non, j'aurais dû faire différemment parce que c'est le temps des. Comment ça s'appelle Pas les s a m b a les le... le z u m b a Oui, pour perdre tout l'extra le...、oui. euh, euh, euh, poids qu'on a eu à, à, à emmagasiner durant les fêtes de fin d'année. Non, pas ça ce soir. On va jouer, on va continuer avec Fosfopeti. Il nous tiendra accompagné durant toute notre randonnée dans le train de la musique avec un programme spécial conçu pour vous, les amants de la bonne musique.、Hein? On va oublier la manjaille, on va manger le, le, les boissons et tout ça. Nous allons continuer maintenant en paix, en tranquillité, en amour. On va commencer l'année la, avec joie. OK? Et pour cela, Monsieur Papeti nous fera entendre au début de ce programme une chanson bien connue de tout le monde espagnol d'ailleurs. Et ça va comme ça. Besame mucho. Écoutons-le. Nous avons écouté Besame Mucho, Maria Elena, Don't Cry For Me Argentina.、Euh, ce sont les termes que, que nous avons interprétés、euh, Fausto. Et nous allons continuer maintenant en poursuivant le programme Le Train de la Musique. Le Programme culturel que nous vous offrons chaque soir à partir de. Pardon, chaque dimanche soir. J'aurais aimé l'avoir chaque soir. <rire> chaque dimanche soir à partir de 8h sur les o n d e s de la u d é o Nous allons continuer avec encore Fosso Papetti qui nous interprétera La Piovra, Thème from the Godfather, t h è m a de l a o r a et My One and Only Love. Écoutons-le. Fois notre petite pause de 30, minutes, de 30 secondes,、pardon. et nous allons nous arrêter. et Ça va vous donner le temps de souffler un petit peu, de, de vous détirer, et comme je vous l'avais dit l'année dernière, de passer un petit peu au frigidaire, de remplir son verre d'eau, bien et réchauffer le café. Ou bon, c'est pas ce que vous êtes, vous êtes en train de faire donc. Hein, Nous retournons juste dans quelques secondes. Merci, ne portez pas,、hein. restez et gardez la fréquence.